Je les nettoie, les dépoussières J'asticote aussi les parties des bagnoles. Pour qu'au moins elles soient bien accordées À la froideur que j'étais bien passons pas march de sable de poudre aux yeux marchand de paille de poudre à l'oeil marchons Je des réverbères, c'est pas ma faute J'ai jamais pu vivre en façade, j'ai jamais pu vivre en façade, en façade, en façade Je ne crois pas que ce soit autorisé, c'est peut-être pour ça que je suis tout seul dans une cellule grillagère